Salut à tous et à toutes, c'est Génération Manga, épisode 518. Et euh, donc, Chris est là. Salut En ce lundi de Pâques, vous voyez que nous sommes présents, toujours fidèles au poste. Hein, oui, on chôme pas, on travaille pour vous Et oui, et journée exceptionnelle, programme exceptionnel. Alors ce soir... On va vous, vous met proposer le feu. Euh, oui, entre autres, mais on va vous proposer du lourd, du méga collector. On va parler d'un très grand monsieur, un très grand compositeur japonais. Et là, je vous ai vraiment trouvé le graal de ce compositeur. Donc, on va parler de tout ça. Donc, avis aux collectionneurs, aux fans. On va vous passer ça dans quelques instants. Mais pour commencer, qu'est-ce que tu dirais, de, pour se mettre en jambe, de se passer un titre qui donne bien la pêche Un petit générique de... De Tokusatsu Tokusatsu, par exemple, hein, pour bien démarrer. C'est parti, donc un Metal Hero, on précise, hein, pour nos oui. amis fans de Toku qui sont à Faire. cheval sur les mots et les trucs, donc c'est un Metal Hero, voilà. Ouais, on ne mélange pas. Hein, on ne mélange euh... pas les torchons et les serviettes. C'est parti, Jiku Senshi, Superbon. Sa go no sai go do sai go What's the Spielberg. Ça met en forme là, un petit titre comme ça pour démarrer. Voilà, tu, tu sais d'où ça vient son nom de spielvan Tu vas nous le rappeler. De Spielberg. Voilà, c'est la de force à Spielberg. Euh, le réalisateur, le réalisateur fameux, Steven le réalisateur Spielberg, américain oui. Américain, me... à qui nous devons de superbes films comme E.T. Euh, e par exemple. Oui, entre autres choses, Les aventures de l'arche perdue. Les de l'arche perdue avec M. Harrison Ford. Voilà. Monsieur M. Harrison Ford qui rempile. Pour euh, Indiana, euh, Indiana, pour Indiana en Jones en mm l'occurrence. -hmm. Alors ça risque peut-être d'être un petit peu particulier, Alors, on ne va pas s'avancer avant d'avoir vu les images, mais... Euh, Il commence à être un petit peu âgé, notre ami. <rire> tout à voilà. fait. Donc on n'a pas trop de d'idées pour le scénario, c'est resté top secret pour l'instant. Mais non, on y sait que le tournage est imminent, en tout cas. Et donc, si je ne dis pas de bêtises, la sortie est prévue pour dans deux ans. D'accord, on attend voilà. de voir venir, hein. il y a plein d'autres films à aller voir d'ici là, euh, dont le fameux Batman vs Superman qui fait couler actuellement beaucoup d'encre apparemment. Effectivement, il y a beaucoup oui. beaucoup de mauvaises langues qui en disent du mal, mais les chiffres sont là, euh, tout, les tout le monde va le voir, hein. ça fait beaucoup d'entrées, donc voilà. voilà. J'ai pas encore vu, j'ai pas d'avis sur la question. Ce... Et... Ceci étant, et on le voit dans plein de domaines, un grand nombre d'entrées, de... de ventes, etc. ne signifie pas forcément que le produit est de qualité Donc, oui. avoir à tester, faut voir, faut voir. surtout pour les fans de comics, et puis vous jugerez par vous-même. Voilà, voilà. Mais, enfin, moi, a priori, j'ai plutôt un a priori positif au vu des bandes annonces. donc euh, moi, je serais plutôt euh, du côté du bourg, hein, a priori. Voilà, donc, qu'est-ce que tu Avant penses, en toi mais... qui es fan de comics, euh, du scénario, par exemple, de l'idée de ce film Parce qu'il y a beaucoup de, de fans qui ont été choqués, qui disent « Bah oui, mais c'est quoi ce truc Pas d'intérêt Pourquoi Batman alors, ?» toi que, apparemment, Alors figure-toi qu'apparemment, d'après ce que je sais au lieu des critiques, hein, euh, ça, va beau, ça adapte des grands moments, euh, bien sûr d'abord du Dark Knight de Frank Miller, parce qu'effectivement cet affrontement Batman-Superman, il est tiré directement du fameux comics Dark Knight qui, qui est culte quoi Et euh, donc on est rapproché de ça, il y a aussi Doomsday qui apparaît, donc euh, Doomsday c'est quand même le personnage qui a tué Superman à une époque, donc euh, c'est quand même aussi du lourd, donc normalement il emprunte à pas mal de grands moments du comics, donc ceux qui diraient que c'est éloigné du comics a priori ils ont tort parce que c'est inspiré de comics qui existent et où il se passe des choses effectivement, et alors le gros truc qui se passe aussi, j'ai vu beaucoup de polémiques là-dessus... <coughs> C'est que les gens voudraient opposer les films Marvel euh, donc à ce film d'essai en disant que les films Marvel sont un peu trop familiaux parce qu'il y a un petit peu des blagues toutes les 5 secondes pour l'histoire pas, pas, qu'il n'y ait pas trop de, de trucs un peu noirs et compagnie. Et que donc Superman versus Batman ou dans l'autre sens ça serait un peu le contraire que DC voudrait un univers plus dark pour ces films. Et donc après, on accroche ou pas à cet état de fait, et donc voilà. Quoi. Bah, alors, mais moi, tout ce que je peux t'en dire, c'est que Man of Steel, euh, je l'ai bien aimé dans l'état où il est, même si effectivement c'est assez éloigné de l'image d'épinal qu'on pouvait avoir de Superman. Et donc là, c'est un peu pareil, euh, peut-être que les gens ne se retrouvent pas dans l'image qu'ils ont de Superman et de Batman, mais pourtant, euh, a priori, d'après ce que j'en sais, c'est bien eux. Alors voilà, après je te ferai une analyse plus conséquente quand je l'aurai vu, quoi. Voilà en tout cas comme tu le disais un film qui a l'air de générer pas mal d'entrées un petit peu partout sur la planète Absolument ça pulvérise des records ça marche bien hein, donc euh, même si les gens n'aiment pas ils vont le voir en tout cas Ne serait-ce que pour la curiosité oui, J'avais été surpris moi de voir que avant le lancement euh, donc, du film on va dire officiel euh, au niveau mondial Ils avaient fait une, une première en Chine je ne sais pas si tu avais vu, ah donc c'était un partage Et donc ça avait généré euh, énormément d'enthousiasme de, et des, des milliers et des milliers de fans. D'ailleurs, les acteurs avaient fait le déplacement, puisque l'objectif, c'est de, de percer un petit peu ce marché, où comme on le sait, il y a des quotas, c'est très strict. Ils ont droit à un certain nombre de films par an étrangers. Ah, tu me l'apprends ça. Et donc, euh, ils voulaient euh, donc, bah, essayer d'attraper un petit peu ce marché qui, en nombre de, on va dire, de fans potentiels, est énorme. Tu, donc, tu, euh... tu sais que c'est en Chine que l'innommable Dragon Ball Evolution <rire> a fait le plus d'entrées. Euh, Ça voilà, ne m'étonne que... pas, sachant que bah, Dragon Ball, euh, bah, un petit peu partout sur la planète, mais particulièrement en Asie, a une, une forte réputation, a toujours eu un gros succès. Oui, mais donc, sauf que ce qu'on est en train de parler, c'est pas Dragon Ball. Et oui, on vous l'a dit et répété d'ailleurs dans l'émission. C'est un film dont, dont on ne devrait même pas mentionner le nom d'ailleurs. Non, non, je vais me désinfecter la bouche voilà, tout Absolument suite, pas, pas représentatif de l'œuvre, je vais y arriver. Oui. C'est représentatif Monsieur de que Toriyama euh, ni de, ouais, du manga. Donc, ni de rien. On ne le répétera jamais assez. Euh, les adaptations américaines sont souvent calamiteuses à ce niveau-là. Ouais, vous avez alors, parlé d'un euh, certain Ken. Que... On n'en dira pas plus. Oui, un Fist of the North Star. Voilà, un autre euh, navet à éviter. Oui, enfin euh, il y en a moult, on va pas en faire la liste aujourd'hui, mais oui, peut-être c'est pas chez l'émission si vous voulez. Euh, moi, je voulais euh, parler avant que j'oublie que tu sais qu'il y a eu un colloque sur Goldorak, donc oui, euh, un truc très sérieux. donc euh, donc à la Sorbonne. C'est ça, et donc, euh, sachez que donc, euh, les euh, conférences qui ont eu lieu sont visibles euh, sur Internet, elles ont été filmées, j'en ai moi-même regardé quelques-unes cet après-midi, vous voyez, comme je fais bien mon travail. Et, euh, et donc, bon, bien sûr, comme c'est euh, des gars qui ont on fait Sciences Po et compagnie, euh, ils ont euh, des termes euh, compliqués, c'est un petit peu rébarbatif à l'écoute, tu vois, c'est un petit peu chiant. Mais euh, ils disent quand même des trucs intéressants, comme par exemple les différences entre la VO et la VF, le choix des adaptateurs d'avoir choisi l'astrologie et ah, la mythologie même, ouais. pour euh, parler des personnages et des noms. Euh, et donc, c'est pas inintéressant. Il y a aussi euh, une conférence de nos chers amis comédiens euh, Thierry Bourdon et Amélie Morin. Ah, aussi, voilà, ça c'est donc... le... le petit plus. Voilà, le qui s'exprime aussi. Et puis, il y en a d'autres encore que je n'ai pas eu le temps de regarder parce que c'est une heure à chaque fois, tous ces petits trucs là. Donc, euh, il, y au... il y a au moins 4 vidéos à regarder. Euh, c'est sur mon mur hein, Facebook. Si vous voulez voir les liens, euh, puis voilà, donc je vous conseille d'aller regarder, ça peut être sympa. On apprend des petits trucs euh, sympathiques. Et j'ai appris moi-même à cette occasion euh, qui était le responsable euh, de la boîte de doublage qui avait fait Goldorak à l'époque. Figure-toi que ça, c'était une des informations que je n'avais pas dans mon petit palmarès. Donc c'est Jean-Pierre Steimer qui était le directeur donc, de Interfilm où, oui, Interfilm. Eu, voilà, Interfilm, où a été doublé Goldorak à l'époque entre autres choses voilà donc ouais. ça c'est des petites informations qui peuvent être sympathiques euh, à, à noter donc allez voir ce, ce colloque sur Goldorak il euh, y a aussi euh, donc euh, Boutami euh, Souvillet je, je crois je ne veux pas écorcher son nom qui est une, une ancienne d'Animeland oui. euh, qui nous parle donc de Goldorak et la presse c'est à dire que quand elle a fait ça. les couvertures de Paris Match et tout ça ouais. quand Télérama en parlait et toutes ces sortes de choses donc elle avait fait un petit, aussi un petit parallèle sur tout euh, ce qu'on qu disait de Goldorak à l'époque dans la presse ce qu'on en dit maintenant et tout ça donc ça aussi euh, c'est parmi les, les intervenants qu'il y a eu dans ce truc-là et je vous ferai l'écho des autres quand je les aurai vu d'ailleurs ouais. c'est un jeu de mots, Goldorak qui n'avait pas bonne presse à l'époque qui était très critiqué de par, euh, d'après les dires hein, des journalistes, euh, sa violence inacceptable, euh, dangereuse pour les enfants etc c'est etc. Mm -hmm. euh, vrai que les dessins animés japonais c'était nouveau euh, c'était quelque chose de... ça bougeait beaucoup, une réalisation assez dynamique c'était très coloré donc c'est pour ça que ça plaisait aussi aux enfants Mais les adultes étaient plus habitués, euh, autre génération bien sûr, oui. à Jean image voire à Walt Disney. Donc forcément, c'était un gros choc pour eux. Et c'est vrai que c'est intéressant de, de se replonger dans cette période, voir que c'était compliqué hein, le démarrage finalement de l'animation japonaise en France. Rien à voir avec maintenant, on va dire, un, un aspect très démocratisé pour tout le monde, pour le grand public. Voilà, ça fait partie, euh, c'est un autre domaine de la BD. C'est souvent ce qu'on voit euh, dans les... À dire dans les grands salons, les magasins ou autre, mais à l'époque c'était pas du tout comme ça, donc c'est quand même intéressant, Absolument, donc euh, allez, y compris allez pour jeter. les fans de Goldorak allez. et aussi pour ceux qui euh, bah, veulent avoir peut-être euh, une idée de comment ça se passait à l'époque, par exemple. Tu nous le conseilles, en tout cas. Oui, oui, il faut aller voir, parce qu'on apprend des petits trucs, c'est sympa. Donc, ils expliquent aussi euh, tous les gommages de la version française. Tu sais, ah oui, par exemple, quand, quand c'est le nouvel an euh, japonais, ah oui. ils ont essayé de faire croire que c'était juste une fête où ils se déguisaient en samouraï et ce genre de choses, tu vois. Et euh, donc, non, non, il non, y, y a plein de trucs euh, sympas. Euh, donc, voilà. Donc, allez voir ce truc Coloc Goldorak. Sinon, c'est sur mon mur, quand je l'ai dit euh, sur Facebook. Euh, J'ai mis le lien, donc euh, vous pouvez cliquer dessus directement. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Alors, vous le savez, à Génération Manga, euh, bah, on aime vous proposer des exclus, des collecteurs, etc. Mais on aime aussi vous parler des grands noms, euh, que ce soit des compositeurs, des mangaka, des karadesign euh, des, des chanteurs, des... L'envers du décor. Hein. Tous les grands noms, les artistes, les personnes qui ont fait de cette culture japonaise quelque chose qu'on apprécie tant, qu'on apprécie tant, oui, et qui donc nous ont apporté tant de, tant de plaisir, mais qui aussi ont façonné toute cette culture finalement aujourd'hui on va parler d'un très grand compositeur on avait déjà l'occasion de parler des aussi très grands et non moins talentueux Yuji Ono et Monsieur Kantaro Haneda et aujourd'hui on va parler d'un très grand nom mm -hmm. un grand nom euh, de la musique Qui est y compris dans les années c'est Jiyokuyama les animés. <rire> voilà exactement alors si vous rappelez Ça, pas... si il faut en avoir qu'un c'est lui quoi Il fait partie des plus cultes. Hein. Il fait partie du top. Ah, les musiques des Chevaliers du Zodiaque, les enfants. Voilà, les exemple. musiques de fond. Hein. Je ne parle pas de les Chevaliers zodiaques Alors, avant <rire> de, de vous fond, présenter euh, donc euh, une partie de sa carrière et puis de fameux collector, on va se remettre un petit peu dans le bain. Donc, si vous vous rappelez pas dans exactement ce que ça donne l'ambiance de Monsieur voilà Seiji Yokoyama, Yoko ça donne ça. C'est parti. C'est parti. Alors, connais bien et... ouais. la musique de Sanzéa. Voilà, ça vous a redonné un, un petit avant-goût euh, de ce que propose ce grand compositeur, et puis ça vous remémore surtout euh, de beaux épisodes des Chevaliers du Zodiac. Et qu'on va pouvoir entendre en concert euh, tantôt. Euh, Rappelle-moi la date. Voilà, exactement. Donc, euh, c'est le 9 avril au Palais des Congrès, donc Palais des Congrès. C'est genre ce week-end, euh, ça, non Ah non, non, non. non pas tout à fait. Dans mais... deux semaines. Voilà, c'est ça. Deux Dans deux semaines. Ah, tu, tu es un peu... Oui, enfin... je vais un peu vite en besogne. Tu un peu vite en besogne. Ouais. Donc euh, le Palais des Congrès qui se trouve Porte Maillot, alors c'est une très belle salle, hein. Bon, le, le Grand Rex est plutôt sympa mais euh, l'acoustique euh, du Palais des Congrès est, est, est bien meilleure, la configuration de la salle est beaucoup plus appréciable aussi parce que quel que soit l'endroit où vous êtes assis vous allez pouvoir profiter de l'aspect visuel parce qu'un concert c'est aussi euh, visuel, dans le cas présent il y aura des images donc, de l'animé qui seront projetées derrière. Il y a pas mal euh, d'événements, euh, notamment la voix originale des musiques de Senseiya, donc Kazuko Kawashima. Et donc deux heures de spectacle. Donc euh, si vous n'avez pas des places, il euh, y en a encore. Hein. Donc vous pouvez... Euh... Donc vous n'avez pas d'excuses. Si vous êtes vraiment fan, il euh, faut y, faut y, y aller. Y aller quoi. Donc, il faut aller soit sur la, la, la fée sauvage, c'est ça Il faut chercher oui, ça ou dans euh, les styles classiques. Ou les concerts, FNAC, euh, oui. compagnie. Ça se trouve facilement. Il n'y a pas de. La FNAC. La FNAC. Et, euh, euh, monsieur ouais. Leclerc au Carrefour, par exemple. Voilà, on en a cité plusieurs. Il voilà. <rire> y a aussi, euh, bien sûr, encore des places pour animer Nostalgie aussi le 16 avril au Grand Rex, là, ce avec euh, tous les chanteurs. N'hésitez pas. The Place to Be Vous savez Alors, ce que c'est quand je le dis C'est la deuxième édition de Sanseia Pegasus Symphonie. Donc, il y a un vrai orchestre symphonique. Hein, euh, sur scène qui interprète les musiques de ce grand compositeur avec cette année, donc on, on l'a dit, la voix originale euh, que vous pouvez entendre dans de nombreux PGM. Et, voilà. Et donc aussi annoncé, euh, donc euh, la chanteuse des génériques d'Adès qui sera présent. Ah oui, Ça, je donc, euh, pas. intéressant aussi hein, parce que c'est une première. Euh, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'elle n'est jamais venue en Europe. Ouais, ouais, donc, je bien... euh, des artistes intéressants. Ou alors, à si voir elle est venue quelque part, sur est en Espagne, parce que c'est eux qui sont friands de ce genre oui, de choses. Mais chose. il me semble mais pas. Il me, me semble hein, que c'est vraiment non. une première ouais. de la part de La Fée Sauvage, donc c'est plutôt intéressant. Et donc, vous allez retrouver bah, les plus grandes musiques, hein, comme la première édition de Monsieur Yokoyama. Et donc, comme on le disait, faisait partie, fait partie des plus grands compositeurs japonais pour les animes et pour les films aussi, parce qu'il a une carrière assez fournie. Tout d'abord. Ce 17 mars, euh, il a fêté quand même ses 81 ans. Oui, oui. Pas rien. Et il continue en, en, en forme. Forme. activité, hein, il continue à faire des gigs. Exactement, il fait énormément de choses. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que bah, ça ne date pas d'aujourd'hui, sa carrière. Hein. Il a commencé donc, euh, à œuvrer fin des années 50. Une particularité tout d'abord, c'est qu'il a été diplômé du Kunitachi College of Music. Alors c'est une école de musique qui est fameuse au Japon, puisque entre autres, Joe Hisaishi sort de cette école également. Donc Joe Hisaishi, voilà, qui euh... n'est autre que le compositeur des Ghibli Voilà donc y voilà. y c'est quand même une école prestigieuse. Mmh. Donc dès fin 59 il a fait des publicités, beaucoup de publicités pour la télé donc la musique, mmh. pas mal de musique de fond pour des documentaires, il a beaucoup de cordes à son arc puisqu'il a également composé pour des pièces de théâtre et puis il a commencé à faire des musiques pour des téléfilms ouais. voire des films de cinéma. C'est aussi quelqu'un qui fait beaucoup de concerts symphoniques. Et comme vous avez pu l'entendre et comme euh, on le voit dans ses différentes œuvres, il y a cet aspect qui est très mis en avant, hein, les cordes, etc., toutes, euh, tous ces instruments. Alors, c'est assez varié aussi au niveau de, de ses compositions, dans ce qui nous intéresse, parce qu'il euh, a fait de, des B.O. pour, euh, on va dire, des euh, héros cultes. Hein. En 78, par exemple, pour Captain Harlock, donc c'est Albator. Oui, Albator, alors euh, bien sûr, ça ne va rien vous dire en France, parce qu'on voilà. a changé les musiques, Exactement, c'est un comble hein. On a réécrit complètement, on va dire, euh, ou à... à pratiquement... Euh. Allez je ne sais pas, il n'y a que quelques trucs, je crois, qui avaient été gardés, c'est ça En fait, il n'y a aucune musique euh, y a de Yokoyama y aucune... qui est restée, mais on a tout francisé et euh... on a adapté en français même la chanson qu'il y a dans un épisode avec les fleurs. Par contre, oui. vous avez peut-être entendu des musiques de Yokoyama sur les trois derniers épisodes, parce qu'eux voilà. n'ont pas été doublés à l'époque. Ils ont été doublés bien plus tard. Et donc, du coup, là, on avait conservé la BO originale. Alors, c'est quand même un sacrilège. Voilà, hein. sacrilège total. Alors, il paraît, alors là, j'aimerais bien qu'on m'explique aussi, parce que c'est une légende, que soi- Ils décidé de changer les musiques de fond parce qu'ils avaient fait écouter à des enfants à l'époque qui n'auraient pas apprécié les musiques originales. Alors ça me semble énorme comme, comme affirmation, je n'y crois pas une seconde. Donc voilà, hein, je ne sais pas. Alors autre chose qu'il faut savoir aussi, c'est qu'apparemment, donc les musiques qui ont été utilisées dans Albator, elles étaient pressenties dans un premier temps pour accompagner le film de Goldorak au cinéma et euh, donc c'est euh, le deuxième film hein, de Goldorak au cinéma, donc oui. le premier vous savez c'était un montage d'épisodes télé euh, qu'ils ont mélangé ensemble et qu'ils ont euh, redoublé une sorte de best-of on va dire entre guillemets et si on veut, sauf que c'est pas les meilleurs épisodes forcément, c'était plus enfin, pour les pour premiers, lui. enfin bref <rire> peu importe et donc ils avaient envie de faire un deuxième film de Goldorak au cinéma qui Ce coup-là serait vraiment inédit, puisque c'est un composite de plusieurs euh, films inédits euh, de Goldorak et de pas Goldorak aussi dedans, euh, qui n'est finalement pas sorti au cinéma, et qui est sorti finalement en VHS sous le nom de Goldorak, le film. Ouf, j'ai l'occasion d'en reparler. Et euh, donc, il voulait carrément changer les musiques, donc. Et euh, finalement, le seul truc qui restait dans la version terminée, c'est la chanson de notre ami Michel Barouille, « Goldorak, et les deux Mazinger voilà. », qui va servir de BGM, donc d'Albator. Donc euh, c'est toujours ouais, <rire> suivez toujours et donc ces musiques sont sorties en 33 tours un euh, 33 tour qui s'appelle les héros de l'espace si je dis pas de bêtises C'est exactement ça à l'époque chez l'éditeur Charles Tallard Tout à fait et il y avait Charles aussi Talard, les musiques de qui n'était autre que le producteur de Eric Charden ce qui explique que Eric Charden a participé donc à ces fameux génériques Albator et Sankukai par exemple Voilà voilà et donc Sankukai c'est aussi le même cas d'école puisque les musiques oui. ont aussi été remplacées sauf que c'est pas Yoko Yamasuki qui a été remplacé mais Kikuchi et Shensuke Kikuchi qu'on connaît pour les musiques de Goldorak et Dragon Gunball Ball Z entre autres et Albator 84 aussi si on restait dans Albatore. Voilà, on a fait un petit parallèle donc euh, sur Sankuka, justement sur l'univers euh, du, du Toku. Et ben Monsieur euh, Yokoyama a fait des musiques pour aussi des séries de Toku Live. et Metalder. Metalder. Ouais, ouais. Alors je vous propose d'écouter un petit BGM de Metalder tout de suite pour voir Alors, un petit peu ce que ça donne. Metal Alors là encore, vous les avez pas entendus en France parce que Metalder on les a remplacés aussi, mais je vous expliquerai pourquoi après. <rire> On connaît bien le CIA. Effectivement. Hein, effectivement. Donc, je te disais, donc, les musiques de Metal Dare ont Metal été changées Metal. en France aussi. Mais alors là, c'est encore un autre cas de figure. En fait, <rire> figure-toi qu'apparemment, Metal Dare, en fait on l'a acheté aux Américains. Et donc, c'est eux qui avaient changé les musiques au préalable. Alors, pendant longtemps, on n'a pas trop su d'où ça venait et compagnie. Donc, euh, sache qu'on a racheté la série aux Américains. Les Américains l'avaient rebaptisé Megaman. <rire> Et euh, donc, alors, c'est une bizarrerie. Donc, du coup, on a effectivement récupéré la version américaine, d'où les musiques américaines. Et par contre, on lui a redonné son nom original de Metal Dare. Alors, vous euh, me demandez pourquoi, J'en ai aucune idée, parce que c'est arrivé par d'autres machins. C'est quand même très étrange, parce qu'à l'époque, au Club Dorothée, euh, t, euh, le Club Do achetait voilà. euh, tout ça directement au Japon. Au Japon. Donc, on avait euh, les vraies versions. Voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi euh, Metal Dare, euh, ils l'ont acheté à un truc américain, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, c'est des musiques américaines qu'on qu a récupérées, euh, de fait. Voilà. Alors, vous voyez, euh, deux, deux cas de figure, bien dommage, on ne peut pas euh, bah, profiter... Euh de la bande originale du compositeur, c'est quand même très dommage. Parce oui, surtout qu'en qu général, celle qu'on met à la passe, elle est moins bien. Elle est toujours moins bien. Donc, euh, comme on le disait... Euh, donc Une carrière assez variée, hein, donc en tant que compositeur, hein, que ce soit dans tous les domaines, documentaires, téléfilms, films, mm -hmm. pièces de théâtre, euh, pour les animés, euh, des séries cultes comme Albator et Senseiya. Alors il est clair que Senseiya, c'est son œuvre la plus connue à l'étranger. Oui, oui, D'ailleurs, oui. il a eu un prix par rapport à ça, il a eu le prix euh, japonais Jasrak. Alors Jasrak, si tu veux, c'est euh, la Sasem japonaise. D'accord. Et donc, il a eu euh, le prix euh, du, de, de l'œuvre japonaise la plus exportée ont généré le plus de recettes par rapport à ces droits. D'accord. Euh, oh, la... C'est normal en même temps. Exactement. C'est signe vraiment de, du succès de, des musiques de Senseiya. Il a même dépassé, donc à ce niveau-là, les musiques de Dragon Ball Z. Ah, savoir, ça c'est bien. Bah, oui, parce donc, que... Le record de la musique la plus exportée, Dixit, mm -hmm. le Jasrak, donc l'organisme, une sorte de sasem japonaise ouais. qui génère les droits et qui donc, euh, reverse et en caisse aussi hein, entre parties, mmh. qui gère tout ça, euh, donc lui a décerné euh, ce fameux prix pour cette raison en 2011. Donc voilà, on dit bravo quand ouais. même. Donc si vous êtes fan de, bah, des musiques de metal d'air que vous n'avez pas pu attendre en France, voilà. et tout simplement de ce compositeur, sachez qu'il y a un double CD qui est oui. sorti en 2007 je chez la Nippon Columbia mmh. et tu fais bien car... Parce qu'on ne le trouve plus. On ne le trouve <rire> plus, il est très cher et c'est un gros collector. D'accord, je l'ai. Donc euh, ça fait partie de cette collection euh, depuis quelques années euh, donc, euh, que sort la Nippon Columbia. Il y a eu pas mal de héros de, to de, héros de tokuzatsu. Euh, entre autres, des Metal Heroes, des Sentai aussi, sur ces doubles CD où on a un petit peu plus de choses. Parce qu'en général, il manque quand même, c'est jamais vraiment 100% exhaustif ouais, non, des petites ah, choses. Là. Vous avez vraiment le maximum de ce qui est disponible. On a eu un, un superbe Gabane hein, par exemple. Mm -hmm. Il y a eu la même chose pour Charivan et Shader, Et donc, euh, entre autres, Metal Der. Donc, euh, Voilà. Alors, notons on aussi que Seiyokoyama a fait les musiques de Ricky Star, ça c'est un peu moins connu, quoi. Mais, euh, Exactement, voilà, mais quoi, une musique plutôt euh, sympathique. Voilà, voilà. Donc là, on est vraiment entré, on va dire, dans ce qui est euh, connu, euh, le plus connu euh, sur ce compositeur. Maintenant, je vais vous parler de deux choses. Donc il y a une chose qui est un peu moins connue, mais qui est assez rare à trouver. Et après, je vous parlerai carrément du Graal de ce Aha, compositeur. Le Saint Graal de Okoyama. Voilà que j'ai réussi à trouver, vous allez ah voir, ça euh, pas, dans, une, euh, dans une qualité vraiment exceptionnelle. Alors, il y a eu euh, plusieurs choses donc, euh, dans les rarities, on va dire, mm -hmm. de, de ce monsieur. Tout d'abord, il y a une œuvre, c'est euh, un animé avec un robot, alors je ne connaissais pas du tout, j'ai découvert mm -hmm. ça, ça s'appelle, alors j'espère que je ne vais pas écorcher le nom japonais, vous m'excuserez par avance, « Dayluger It Kyoko Chun ». Ça ne parle pas. Donc, il y a une BO qu'on vous passera, enfin des extraits euh, prochainement. Mmh. Donc, ça, ça fait partie de ses œuvres pas connues du tout. Il y a une œuvre que j'apprécie particulièrement parce que la musique est exceptionnelle et pour beaucoup de fans et euh, avis aussi de professionnels, le top. ça fait partie d'une de, de ses meilleures compositions. C'est la BO pour le fameux Yami no Teyu Kuyetsuki Dracula. Ah oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce long-métrage de Dracula est tiré de Tomb of Dracula, donc une, un comic book Marvel. Exactement, d'ailleurs c'est Marvel qui avait passé la commande auprès de la Toy à l'époque. Mm -hmm. Donc, c'était sorti en 80 au Japon et on a eu la chance de le voir en France En grâce VHS, à Jacques en Canestrier. Vidéo. Exactement, Monsieur Canestrier, euh, l'excellent Monsieur Jacques Canestrier, qui a été le premier en France à sortir des VHS avec des séries japonaises. Ah, et des films de long-métrage, donc euh, dans ce fameux Dracula. Mm -hmm. Ça fait partie, donc, de toute une, hein, toute une génération, ces années. Jacques Canestrier, très bon souvenir, il y a eu les Gatchaman, euh, il y a eu Goldorak. Oui, enfin, Gatchaman y eu 2, le choses. combat des galaxies. Vraiment, mm -hmm. ça, ça Ça a été le pionnier, on peut dire, de, de la vidéo de Japanim en France. Voilà, d'ailleurs, euh, on a fait une interview de Jack Enestrier que vous, vous pouvez trouver retrouver sur euh, Dailymotion. Hein. Toi qui t'y connais, euh, spécial, ouais. ou toi qui Jack Donc, Enestrier. si vous n'avez pas vu le Dracula, honnêtement, euh, je pense que tu es comme moi, on le conseille. Une très belle réalisation. Euh... Moi, je le trouvais vraiment sympathique. Moi, le ce, film, ce il me fait un peu anime. chier, hein, pour tout dire. C'est très euh... bien fait. Euh, vraiment, je trouve au niveau que ce soit du karat-design, la réalisation, je trouve que c'est. Non, ah, c'est bien très fait, mais, mais c'est chiant. La bon, vie personnelle de notre ami ah non, Donc, bah, testez -le. Donne, hein, moi, est euh, Testez-le, moi je le trouve euh, très réussi et mmh. il le trouve ennuyeux. Donc pour, faire, pour voilà. couper la poire en deux, regardez-le. Mais faut, faut faut même, hein, il faut le voir quand même, ne serait-ce que pour euh, la culture. Je veux dire, euh, euh, voilà. Je veux dire. Et Alors, une BO, mais vraiment magnifique. Alors, cette BO, malheureusement, n'est jamais sortie en 33 tours. Et ce qu'il mmh. faut savoir, c'est qu'à l'époque, il n'y en a pas énormément vendu de ce 33 tours. est dur à trouver. Il est plus que dur à trouver, donc euh, j'ai fait des petites recherches, les derniers prix aux enchères que j'ai vu tourner aux alentours de 360 dollars quand même. <rire> alors vous pouvez euh, éventuellement de temps en temps trouver quelques extraits sur le net, mais alors dans une qualité euh, déplorable, déplorable ouais, lamentable, ouais, ouais. ça craque, ça crache, le son est, est dégueu pour parler euh, familièrement. Donc euh, c'est dommage parce que c'est une musique euh, de Seiji Yokohama euh, qui est vraiment exceptionnelle et qui change un petit peu au niveau de l'atmosphère. Il a essayé, vraiment essayé de coller à l'esprit euh, Transylvanie, vampire, etc. Donc par exemple, il utilise beaucoup de clavecin dans mmh. ses morceaux. On a ce type de mélodies qui font penser un petit peu au pays des Balkans, Vous voyez, quelque chose de vraiment euh, appréciable, un style baroque, voilà, c'est le terme, vraiment. Il a, il a travaillé dans cet esprit-là. Et rien que pour cette partition, ça vaut le coup, euh, même si vous n'avez pas vu l'animé, d'essayer de vous procurer ce disque, parce que c'est vraiment une ambiance musicale exceptionnelle. D'ailleurs, il l'avait enregistré avec euh, l'orchestre de la Nippon Colombia, qui pour l'époque s'était euh, baptisé le Transylvania baroque ensemble ah ils aiment bien ouais, parce que c'est pareil bien. ils avaient euh, ils s'étaient appelés l'Andromeda Orchestra aussi pour ça oui, ils aiment bien changer nom par rapport au truc alors bien entendu on peut pas écouter tout le disque et puis les morceaux sont très longs donc je vous ai fait un petit montage un petit medley de quelques titres plutôt sympas vous allez voir la euh, qualité plutôt, euh, plutôt sympathique donc ça c'est du collector ça c'est du lourd ça ça c'est du collector surtout dans cette qualité là alors ouvrez bien vos esgourdes hein. un petit medley Alors c'est voilà, très beau, hein, vous voyez, on reconnaît bien le style, c'est vraiment envoûtant, très belle musique, donc la BO euh, introuvable, très eh difficile, ouais, ouais, ouais, ouais, c'est très très compliqué, en tout cas de Dracula. Donc ça euh... mériterait de sortir, pourquoi ah, ils ne veulent oui. pas faire un, un CD anthologie avec tous les trucs rares de Yokoyama Ça euh... serait une très bonne idée, il tiens, un... hein. il faudrait faire une pétition à la Nippon Columbia, puisque c'est eux ça. qui ont les droits, ouais. puis qui ont tout en stock, hein. Ils ont énormément de choses. Hein. Alors toi qui, qui sais bien les histoires de droits et compagnie, est-ce que tu peux éclairer ma, ma lanterne concernant les jeux vidéo de Sanseiya dans lesquels au Japon il y a les musiques de Yokoyama et dans lesquels en France, on eh ben on peut pas les avoir, on est remplacé par, de, par de Alors c'est tout simple parce que les éditeurs hors Japon, c'est-à-dire européens, américains, etc., ne veulent pas payer les droits pour les musiques japonaises parce qu'il faudrait payer en plus des droits ah, pour, la bande, voilà. pour la bande sonore. Donc ah, on oui. préfère faire les trucs soi-même comme ça, ça coûte rien en plus. Enfin si ça coûte, il faut quand même les, les composer oui, les, les musiques les, euh, qui si remplacent. Tu veux, Il y a un compositeur dans l'équipe de développement ouais, il, y a, il y en a plusieurs qui s'occupent des graphismes mmh. D'autres du design etc Et Donc une partie musique Comme on le fait pour n'importe quel jeu de manière classique Dans un studio de développement Mais on n'a pas à payer des droits en plus Pour la BO japonaise ou ouais. au japonais Parce que ça, ça, ça coûterait plus cher C'est un scandale. Ouais. Donc, du coup, on ne peut pas se battre avec la bonne musique de Yokoyama derrière. Oui, c'est un petit peu dommage. Donc, mmh. D'ailleurs, les fans euh, bah, essayent d'avoir les deux versions. Version oui, du originale. coup, on est d'avoir les deux. mais bon. C'est voilà, vrai que c'est un petit peu dommage. Donc, vous voyez, en tout cas, euh, si vous avez la chance un jour de croiser cette BO, euh, jetez-vous dessus. Écoutez-la parce qu'elle est vraiment superbe et ça fait partie des petits trésors, on va dire, de ce compositeur. Alors, rassure-moi sur un truc parce que euh, notre ami Yokoyama est venu en France euh, à l'époque pour enregistrer la bande-son de Olenja, donc un sentai et euh, nous savons ce qu'il advient des BO enregistrés en France, alors rassure-moi en me disant bien que toute cette BO a bien été envoyée au Japon conservée au Japon et que rien ne s'est perdu alors bien sûr, tout simplement parce que les Japonais quand ils travaillent ailleurs c'est ce qui est très rare, il faut le dire mmh. en général ils travaillent donc au Japon Ils repartent toujours avec leur bande. Ah, bien, il bien. Rien sur place. Ils ont bien raison, parce que sinon, euh, elles seraient parties à la poubelle. Hein. Oui, comme euh, le cas de John Barry, on en avait parlé. Moonraker. Euh, voilà, par exemple. Ce qui est bien dommage, parce qu'au final, on ne connaîtra euh, peut-être jamais certaines variantes ou certains thèmes qui sont restés inédits. Ah, parce qu'il faut savoir que John Barry, comme beaucoup de compositeurs, quand il enregistre en studio, Enregistre euh, des heures et des heures des versions différentes, ce qu'on appelle les variantes. Donc, c'est un thème qu'on connaît, un thème euh, d'action, par exemple, qui va enregistrer avec euh, simplement des violons, euh, une autre version avec les violons, mais le piano, etc. Enfin, vous voyez, il y a plein de, de, com ouais, de combinaisons. Essais, et puis finalement, euh, pour euh, la BO définitive, on fait une sélection. Alors, c'est un petit peu dommage, parce que c'est vrai qu'un jour, on aurait pu voir un collector avec toutes ces musiques. Chose malheureusement qui n'arrivera pas vu que les bandes ont été détruites. Voilà, malin, en France. Mmh. Enfin, on en avait parlé. Euh, ah on en oui, reparlera on si vous voulez. On en... Alors maintenant, je vais vous parler du Graal, du Saint Graal de ce compositeur recherché par, on va dire, des milliers de fans. Et puis, alors, c'est un double intérêt. C'est mmh. un soundtrack qu'il a fait pour un film d'animation. Non seulement euh, le soundtrack est superbe, mais le film d'animation est Aussi. superbe. Voilà. Je ne connaissais pas ce film d'animation. Moi non Donc plus. Vous pouvez alors je découvrir pas le les deux. Ça a un double <rire> intérêt, sachant qu'il n'est jamais sorti en France. Ah, je me doute. Alors, ça s'appelle Symphonique Rhapsody. Mmh. Alors, c'est absolument génial. C'est enregistré avec le New Japan Philharmonic Orchestra. Mmh. Donc, c'est un, un dessin animé, euh, donc un film d'animation. Alors, il y a du beau monde euh, déjà euh, au niveau de la réalisation du staff. Parce que, excusez du peu, mais au design, monsieur Masamisuda déjà. Ah, bah oui. Otokonoken. Voilà, donc, character designer de quel ne survivant, les enfants Et puis, au niveau bon de vrai. la réalisation, monsieur Katsumata. Monsieur Katsumata, c'est capitaine Flamme, Mazinger Z. Il y a une participation aussi à Senseïa, vu qu'on en parlait. Donc, vous voyez, euh, là, il y, y a du lourd. Donc. Euh, Alors, curieusement, donc, il n'est jamais sorti euh, donc euh, en France, euh, cet animé, puisque c'est un long métrage. Et pourtant, euh, donc, ça date de 1982, il a quand même été diffusé aux états unis en Allemagne. Donc, vous voyez, c'est un petit peu bizarre. Alors, euh, inutile de vous dire qu'il n'a pas rencontré un grand succès. C'est bien dommage, parce qu'il y a une réalisation qui est vraiment superbe. Même au Japon, ça n'a pas du tout euh, marché. Donc, inutile de vous dire que la BO euh, est introuvable, hein, puisque ouais. ça, ça n'a vraiment pas eu de on va dire de... De, de, de succès, de ouais, ouais, ouais. d'engouement, de, de, engou... ouais. etc. Et euh, ça fait partie pourtant euh, de ses plus belles musiques. Et évidemment, comme c'est excessivement rare, c'est recherché par, euh, par de nombreux fans à travers le monde. Alors pour vous, nous donner une idée un petit peu de de ce qui se passe dans cet animé. Euh, ça se passe pendant une troisième guerre mondiale. Mm -hmm. Alors, une guerre thermonucléaire. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que des bombes atomiques ont été euh, malheureusement lâchées sur les plus grandes villes du monde, comme Paris, New York et Tokyo, ah, par exemple. C'est pas ma faute, j'avais mangé du cassoulet. Donc, voilà. <rire> donc euh, vous ouais, voyez ouais, ouais. un petit peu l'ambiance euh, qu'a le survivant Mad Max, mais ouais. en, en pire, euh, il voilà, y a eu vraiment un, une guerre thermonucléaire. Et donc, les grandes villes ont été rayées de la carte. Et donc, euh, au milieu de ce, comment dire, cet univers un peu apocalyptique, une histoire d'amour à vivre entre Laura et Wataru, donc c'est les deux héros, donc un homme et une femme, et qui, qui essayent de survivre. Et donc, au niveau de la réalisation, donc, je ne l'ai pas regardé dans son intégralité, mais le peu que j'ai vu, ça m'a bluffé, c'est vraiment très beau. Bon, il y a Masami Souda derrière et donc, comme on l'a dit, et monsieur Katsumata, donc on peut leur faire confiance, c'est clair. Mais c'est dommage, finalement, que officiellement, ça ne soit jamais sorti chez nous. Ouais. C'est quand même bien dommage. L'ABO est superbe, C'est vraiment le Graal, ça fait des années que je cherchais ce truc, et puis comme beaucoup de fans, alors là je vous propose deux extraits. Et tu l'as trouvé Deux extraits. Alors la, la, la BO est très longue, donc euh, là je vous propose deux morceaux, pas dans leur intégralité, parce que c'est des morceaux qui durent 6-7 minutes, c'est compliqué, mais une mm -hmm. bonne partie pour vous imprégner bien de la musique, deux euh, morceaux plutôt sympathiques de, de cette euh, BO euh, méga euh, introuvable. C'est le Graal. Le Graal de, de ce compositeur, oui. C'est parti. Hein. Voilà, ah tu vois, c'est super. Le Graal, le Graal de Monsieur Seiji Yokoyama, symphonique Ah, ouais, c'est magnifique. Quoi. Le soundtrack, dans une qualité vraiment exceptionnelle. J'étais bluffé, j'en croyais pas mes yeux quand j'ai mes, euh, <rire> mes oreilles Aussi, mes oreilles. Déjà, mes yeux, parce que j'espérais pas un jour euh, tomber là-dessus, qu'on puisse me faire parvenir cet enregistrement. Et quand j'ai entendu la qualité, mais vraiment, j'étais bluffé. Quoi. Toute la BO est comme ça, c'est vraiment euh, un moment magnifique. Et là encore, une œuvre qui, euh, de la vie, on va dire, des puristes, c'est l'une de ses meilleures. Donc euh, voilà, j'espère je, euh, que bah, vous pourrez voir cet animé et puis euh, découvrir cette BO, parce qu'elle est vraiment euh, fantastique. Ça, c'est vraiment un méga collector. Euh, je pense qu'on vous gâte ce soir dans Génération Manga. Alors, vu que c'est Pâques, euh, que c'est la fête, etc., uh -huh. notre petit cadeau. Alors, toujours de ce même compositeur, donc monsieur Yokoyama. Donc. Euh, on va vous proposer une version instrumentale de Blue Dream, le fameux générique de, de Sanseya, le ending. donc le Donc, le deuxième. Donc de, le deuxième mmh. Mais alors, pas la version qui est disponible sur le CD. Ah parce qu'il y a une version instrumentale, une version vraiment magnifique, avec piano, violon derrière. Une version très, très, très rare. Je ne peux pas le dire autrement. Donc, c'est le putain de collector de la mort Là aussi, soir, vraiment, on vous gâte. Bon c'est parti, euh, Blue Dream, comme vous l'avez jamais entendu. Ah, je l'ai ce truc là, moi j'ai pas trouvé que c'était différent. C'est pas, pas sur le CD principal ça. C'est sur le CD d'Asgard C'est pas sur le CD principal. En fait, la version de Blue Dream instrumentale, tu réécouteras, elle est différente. Ah, moi c'est celle que je connais ça, en tout oui, cas j'ai C'est pas une différence. C'est pas sur le CD principal. Regardez bien votre CD. Bon, bon. C'est dans le box. Et il y aura d'autres versions. Il y aura d'autres versions euh, bientôt, prochainement. Euh, donc euh, du Dragon Ball. Euh, Du Cobra aussi, parce qu'on parle de Cobra souvent en ce moment. Bah ouais, ouais, ouais. Voilà, donc euh, la... tu... je vous rappelle que si vous aimez les compositeurs japonais, on avait fait deux autres émissions où il y avait pas mal de, de lourds aussi, hein, de collector. donc notamment une de Yuji Ono et une autre sur Kantaro Aneda, autre grand compositeur. Ouais bah Yuji Ono qui avait composé la nouvelle version du générique américain de Chips. Oui. C'est pas énorme ça je Vous avez fait découvrir ouais. ça à l'époque, d'ailleurs. un truc... Euh... Euh, une version inédite euh, qui, qui envoyait, qui pulsait. Hein. Ouais, c'est un truc balèze ça, hein. Ouais, mais il y aura d'autres choses comme ça donc j'espère que vous avez apprécié euh, donc, euh, ce graal notamment de ce grand monsieur et puis ses morceaux pour la plupart assez exceptionnels comme le, la BO du Dracula par exemple. Mmh. Et on se retrouvera bien sûr avec d'autres choses, hein. on va vous gâter dans les prochaines semaines euh, donc euh Oui, la semaine, prochaine, Alors, la semaine prochaine, Spécial Japon, c'est ça Alors, la semaine prochaine... Un concept particulier. Oui, on aura donc Céline de Japan Travel, qui euh, sera sur le plateau en vrai, en live, hein, tu vois. Et euh, donc, il nous expliquera euh, comment ça marche, Japan Travel, comment on peut aller au Japon pour moins cher, euh, tout en faisant euh, quelque chose de ludique. Enfin, euh, elle nous le dira ça euh, tout à fait bien. C'est la semaine prochaine, donc, euh, qu'elle sera là, Céline de Japan Travel donc vous pouvez d'ores et déjà vous renseigner fait taper Japan Travel sur Google, là, vous allez tomber dessus vous allez voir un petit peu de quoi il retourne et pourquoi pas si vous avez des questions à lui poser en direct la semaine prochaine vous pourrez aussi le faire il suffira simplement de m'envoyer un message en me marquant la, la question et je m'en ferai l'écho voilà, voilà. puisqu'on parlait de Metal Dare tout à l'heure on va peut-être se quitter avec euh, notre avec thème de... de Metal Dare ouais, avec du Chujinki Metal Dare euh, absolument et donc on se retrouve la semaine prochaine et ce sera pas à go. voilà c'est parti